Lingi kopa la na bomo. Ko kanisa a kozonga Apprécier ça Ça c'est le son des doigts magiques De ma terre Moi la congo